Jurisprudence de la prière 14. Et je demande au prophète les moyens d'obtenir son intercession le jour de la résurrection. Je ne prie pas de prière avant l'époque de ses oreilles, car c'est une condition pour sa santé.